Book two. 2 How's it bad? 58 58 Awayawa <58. S 1> Les parties du corps Les parties du corps Dishanwaro Pushai Je dessine Un homme. Je dessine un homme. c a m m e n c e a r la tête. D'abord la tête. Le chapeau. On ne voit pas les cheveux. On ne voit pas les cheveux. มองไม่เห็นหัวด้ว On ne voit pas non plus les oreilles. On ne voit pas non plus les oreilles. มองไม่เห็นหลังด้วย On ne voit pas non plus le dos. On ne voit pas non plus le dos. ที่ฉันกำลังว่าตาและปาก Je dessine les yeux et la bouche Je dessine les yeux et la bouche ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ L'homme danse et rit L'homme danse et rit ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว L'homme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 Les jambes sont également musclées. Les jambes sont également musclées. p o e f a i t d e ce n e i t p a l o n ni m a n t e a u Il ne porte ni p a n t a l o n ni manteau. Mais cet homme n'a pas froid. C'est un bonhomme de neige.